Book two. Kao. Neuf. Neuf. One. Les jours de la semaine. Les jours de la semaine. Le lundi. Le lundi. Le mardi. Le mardi. e Le mercredi. Le mercredi. Le jeudi. Le jeudi. So. Le vendredi. le vendredi, le samedi, le samedi, le dimanche, le dimanche, s a d a la semaine, la semaine. ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ du lundi au dimanche du lundi au dimanche วันที่หนึ่งคือวันจันทร์ le premier jour est le lundi le premier jour est le lundi วันที่สองคือวันอังคาร Le deuxième jour est le mardi. Le deuxième jour est le mardi. Le troisième jour est le mercredi. Le troisième jour est le mercredi. Le quatrième jour Est le jeudi. Le quatrième jour est le jeudi. Le cinquième jour est le vendredi. Le cinquième jour est le vendredi. Le, jour le, vendredi. le sixième jour est le samedi. Le sixième jour est le samedi. Wann tì jèt kú wàn àtít. Le septième jour est le dimanche. Le septième jour est le dimanche. Nèng sàb da m jèt w à La semaine a sept jours. La semaine a sept jours. เราทำงานเพียงห้าวัน